d'abord nous attendons de, de Paris du gouvernement euh, et plus précisément encore également du président de la République qu'il prenne acte du message clair envoyé aujourd'hui par les Corses de cette majorité territoriale l'ensemble des élus et et l'ensemble des forces vives de l'île l'idée c'est de eta gai tratatzea, pratatzia eta instituzio ekonomia soziala anteramin politiko hori korbatena zemaiteko garai berri batean txartzeko elgeriki resolument ensemble dans